Quels sont les piliers de la prière 2, 7 La prosternation est 8 Retirer 9 Assis entre les deux prostrations 10